Le terme anglophone Doom pourrait être interprété comme suit condamnation, maudit, perte, disparition ou même mort. Le Doom Metal est donc par définition une musique d'esprit à tendance sombre, voire mortuaire. C'est un style musical qui connaît une grande popularité depuis les 20 dernières années, mais qui a vu le jour il y a bien plus longtemps. En、enfin, fait, les formations telles que Black Sabbath, Pantagram, donnaient déjà le ton au Doom avec leur musique souvent plus lourde et au thème moins joyeux que le hard rock. Le Doom metal est aujourd'hui assez différent de ce qu'il a été, mais néanmoins, ses racines sont demeurées les mêmes. C'est-à-dire que ce qui le caractérise est sensiblement la même chose, soit un downbeat, des guitares accordées en drop B, une guitare digne, une batterie digne des percussions galériennes, des vocaux souvent caverneux et surtout une thématique de texte s beaucoup plus é m o t i o n n e l s que l'horreur et le gore ensemble, qu'on retrouve souvent dans le trash et le death metal. Il y a maintenant plusieurs sous-genres de doom metal, issus tout droit des autres différents styles du metal, tels que le death doom, black doom, funeral doom, pour ne nommer que ceux-ci. Les formations Saint Vitus, Candlemas et Cathedral ont réellement étiqueté le genre. Il est My Dying Bride, Shape of Despair, et r e v e n Bizarre lui ont donné une connotation beaucoup plus morbide et dépressive. Ce qui fait du dôme métal ce qu'il est. Une musique d'initié. Voici donc le cinquième chapitre de l'histoire du métal, l e True Blood of Metal, à réanimation. Et c'est bien pire, parfois, d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'il e n'est même pas certain d'être en vie lui-même. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cassphere is my fucking business. We are u n d e a d incorporated. Cass p a n d r a g o n said so. Let the doom begin. Oh, see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 カフェカオスマまンんて frac! あ Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de r a c tous les samedis、uh huh. à 13h、uh huh. sur les ondes イ de ン c i p o u 8 9 1 f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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 2 mars de l'an de Disgrâce s 2010. I am Dr. Payne, Pandragon. I am alone tonight. Mais je suis avec vous jusqu'à 23 heures. Sinistros a un terrible scorbut, une peste bubonique et aussi le choléra. Donc il ne peut pas être ici avec nous en studio ce soir. Mais、euh, il récupère tellement rapidement que je présume que la semaine prochaine il y sera. Eh bien,、euh, pour être poli, bienvenue à ce cinquième chapitre, chapitre, pardon, de True Blood of Metal, notre vision de l'histoire du métal en six volets. Ce soir,、euh, vous l'aurez deviné, j'imagine, et j'ose l'espérer, nous nous adressons au Doom Metal. En fait, au Doom, qui se transformera plus tard en Doom Metal, parce que cette musique, Tout à fait particulière,、euh, existe de ma foi depuis、euh, eh、bien vite comme ça une quarantaine d'années.、Euh, on vient d'entendre la formation Pentagram, la formation américaine Pentagram et la pièce Evil Seeds que l'on retrouve sur Day of Reckoning.、Euh, il faut ici stipuler que la formation Pentagram.、Euh, En fait, j'ai retenu une pièce de l'album Dear View c a r m i n e qui est pas grand en 86. Cette formation existe depuis bien plus longtemps.、Euh, c'est une formation qui a été très marquante dans le, dans le d o m metal. Et vous allez convenir avec moi que cette première partie d'émission, on retrouve essentiellement l'essence Black Sabbath dans ces formations. En fait, dans les trois subséquentes à Black Sabbath. Et c'est une,、euh, c'est une réalité qui a une cause Que je, vous, en fait, que je vous dévoilerai, vous e x p l i q u e r e z dans quelques minutes lorsque je serai rendu à Black Sabbath. Juste auparavant, nous avions avant Pentagram la formation suédoise Candlemas s qui elle aussi a été et est toujours un leader dans le Doom Metal. En fait, ici on parle plus de traditional Doom Metal、euh, parce qu'il y a énormément de sous-genres sous au Doom comme il y a beaucoup de sous-genres au métal proprement dit. La pièce de Candlemas est en solitude. Pièce qui porte très bien le propos, puisque le Doom est une musique qui, est, je dirais, après ma m a r t e t une musique très introvertie.、Euh, C'est une musique qui est très émotionnelle, qui n'est pas très communicatrice et très collective en tant que t e l dont la pièce Solitude exprime bien l'état d'âme、euh, de, de ce style musical. p u e s c e que l'on retrouve sur Epicus Dominicus Metallicus, premier album paru de cette formation suédoise en 1986, à l'époque de Messiah, qui n'est plus évidemment de la formation pour des raisons qui sont probablement d'antipathie envers lui.、Un、personnage très euh, narcissique, euh, mais il reste qu'il a fait de belles choses avec cette formation. Nous avions Trouble, formation. Américaine, made in USA, la pièce de Tempter, qui apparaît sur l'album Psalm 9 de 1984. Et il est à noter ici que Trouble est sensiblement la première formation à avoir ramené en 1 9 pardon, avoir ramené en 1979, ou en fait, dès lors de leur formation, le style typiquement Black Sabbath-tien, peut-on l'appeler ainsi,、euh Avec l'album p Sound 9, e、euh, c'est,、euh, je dois dire que c'est, t r è s flagrant ce que Trouble ont comme,、euh, je dirais,、euh, influence de la part de Black Sabbath.、Euh, c'est une très bonne formation. C'est une formation qui a pris une pause d'environ de, 6、euh, ans, entre 1、euh, 96 9 et 2002.、Euh, ils sont, ils sont de nouveau actifs.、Euh, je n'ai pas nécessairement suivi ce qu'ils font maintenant. Euh, mais si c'est égal à la qualité de ce qu'ils ont fait jadis, c'est sûrement excellent. Et on a ouvert avec l'incontournable,、euh, la, la formation incontournable, pièce incontournable, album incontournable, devrais-je dire de 1970, e、euh, t、euh, autant la pièce, le nom du groupe que l'album porte le nom de, le titre de Black Sabbath. C'est la première parution de cette formation, euh, qui euh, vient du, d'Angleterre,、euh, première parution sous le nom de Black Sabbath, parce que avant, la formation portait le nom de Hearth, une formation qui donnait plus dans un blues. Black Sabbath, qui était formé en 1968, et qui, sans le savoir, je présume, a donné le ton à ce qui est deux styles dans une même grande famille, qui est celle du métal. En fait, le heavy metal, proprement dit, que nous avons abordé dès le premier chapitre, il y a de cela, euh, en fait, quatre semaines. Euh, et on t d o n n é le ton aussi à le doom, cette musique qui est très euh, downbeat, euh, qui est très、euh, lourde et, je dirais,、euh, rampante, pour ainsi dire. Black Sabbath a donné le ton aussi à ce style-là, probablement, sans même le savoir, parce qu'à l'époque, il faut concevoir que les formations n'avaient pas autant de saturation dans le monde du du métal, puisqu'il n'existait pas proprement dit, mais plutôt dans le monde du hard rock. Donc,、euh, les ouvertures étaient encore, euh, passablement, euh, propices à la création, et non à la redondance ou au réchauffement proprement dit. Donc,、euh, Black Sabbath nous a donné tous ces,、mais、en fait, nous a donné beaucoup de ce qu'on entend aujourd'hui. Ceci étant dit, il est maintenant 21h41min. Et nous allons continuer ce spécial、euh, d o o metal m dans quelques instants. Mais juste auparavant,、euh, je fais la petite annonce qui est celle-ci, la semaine prochaine, pour le dernier chapitre de t r o u b l e of Metal, dans lequel nous allons nous attaquer, proprement dit, à des styles qui sont,、euh, à des styles qui auraient probablement mérité d'avoir leur propre émission. Mais dans un premier temps, Euh, c'est toujours bien de faire des spéciaux. Il faut savoir s'arrêter aussi.、Euh, mais je pense que dans le cadre d'une émission spéciale qui aura une durée de trois heures, donc qui débutera à 20 heures au lieu de 21 heures, nous allons pouvoir faire quand même un survol assez intéressant de ce qui est le gothique, le g o t h i q u e metal,、euh, de ce qui est le, l industrial metal, l'électro, e、euh, en fait, différents styles qui sont, oui, représentés ici à réanimation. Euh, mais qui n'ont pas nécessairement une,、euh, je dirais, une histo un historique aussi grand peut-être que les Trash, les Speed, les Death, les Black et compagnie.、Euh, et le Heavy, bien sûr, autant que le Doom. Donc nous allons faire un survol de trois heures de plusieurs styles qui sont tout aussi intéressants, mais qui n'ont peut-être pas le, le même background finalement.、Euh, donc, réanimation. Euh, la semaine prochaine,、euh, pour le dernier chapitre de Trouble of Metal, débutera sa diffusion à 20 h donc, un spécial de 3 heures. Donc, vous allez continuer,、euh, à l'instant avec une formation qui vient, elle aussi,、euh, d'Angleterre, la formation Cathedral, u、euh, n e pièce qui porte le titre de Serpent Eye, que l'on retrouve sur Forest of Equilibrium, et qui est apparue en 1991. Et ici aussi, on doit dire que, euh, euh, Cathedral a une, un background relativement Ben, je dirais assez impressionnant,、euh, de par sa discographie, mais aussi de par son expérience, surtout si on parle de Lee Dorian, qui est le chanteur de la formation, qui, il ne faut pas oublier que Lee Dorian a fait partie initialement de la formation de Les p a l m Death. Ce qui est assez paradoxal, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il fait à peu près l'antithèse de ce q u est le grind et, en fait, ce que Napalm Death a fait et font. Euh, donc, c'est probablement la preuve qu'il n'y a que l fous qui l ne c h a n g e pas d'idée. Donc, écoutons Cathedral et la pièce Circle Eye.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 Plus, il n'y a rien à payer. l a m i s s i o n est gratuite au Parti des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca Patriote. par oblique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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. C'est fou dedans.、Oh, bon, ciao! K89-111 Formation britannique Anathema et la pièce Restless Oblivion, pièce d'ouverture de l'album The Silent Enigma qui est paru en 1995.、Euh, Anathema qui est aussi reconnue pour être une des formations représentatives du Doom Metal. Juste auparavant, nous avions Paradise l o s t une formation qui vient du United Kingdom, de, en fait, une formation qui vient d'Angleterre. Euh, la pièce est en Riding Misery qu'on retrouve sur le Gothic EP de 1994. Et ici, il faut spécifier quelque chose au niveau de Paradise l o s t Dès le départ, l'album portant le titre de Gothic EP, ça peut laisser porter à confusion ou suggérer pour le moins qu'il s'agit d'un album de musique gothique. Pas vraiment.、Euh, non. C'est vraiment plus.、Euh, c'est vraiment très doux, mais à la rigueur, c'est un. Black Doom,、euh, il faut se rappeler que maintenant, ce que font Paradise Lost n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils ont fait,、euh, par le passé. Ils sont beaucoup plus maintenant, je dirais à la rigueur, entre guillemets, commercial,、euh, voire musique beaucoup plus accessible. Ils restent dans l'underground, mais bon,、euh, c'est très différent. Maintenant, ils sont beaucoup plus gothique, mais je dirais plutôt goth rock. Autre chose, mais cette époque-ci de Paradise Lost était très significative. Dans ce mouvement, nous avons la formation suédoise Cemetery, pas nécessairement très connue en tant que telle, mis e à part pour.、Euh les amateurs de Doom dont je suis. Cemetery qui,、euh, a une discographie relativement courte en tant que telle. La pièce étant By My o w n Hand qu'on retrouve sur Godless Beauty, Godless Beauty, pardon, qu'on t r o u v e、euh, qui est paru, pardon, en 1993 sur Black Mart. Elle a ouvert cette deuxième portion avec Cathedral, formation britannique, bien entendu. La pièce Serpent Eye. Que On le retrouve sur Forest of Equilibrium, paru en 1991.、Euh, évidemment, dans le Doom, comme je l'ai dit lors de la présentation tout à l'heure de l'émission, il y a énormément de styles qui se rattachent au Doom. Il y a le traditionnel, il y a le, le funeral Doom, il y a le black, il y a le death Doom, il、euh, y a le stoner Doom, et ainsi de suite. Donc, principalement, musicalement,、euh, Ça demeure sensiblement la même chose. C'est, les nuances sont beaucoup au niveau des vocaux. Des vocaux qui sont plus,、euh, je dirais, standards ou,、euh, chantés, proprement dit, comme on a retrouvé avec、euh, Pentagram ou Kendall Mass ou même Trouble.、Euh, il y a les vocaux qui sont plus guturaux ou en fait beaucoup plus,、euh, digne des catacombes comme Paradise Lost, Cemetery. On va en entendre d'autres qui vont l'être aussi. Mais tout de suite, nous allons nous attaquer à une formation qui vient des, des États-Unis. Formation emblématique,、euh, de cette,、euh, de ce mouvement, qui est le Doom Metal Saint Vitus, qui est une formation qui a, qui a vu le jour en, en 1979, effectivement,、euh, qui elle aussi aura eu une certaine,、euh, Je dirais pause momentanée,、euh, à partir de 96.、Euh, ils ont fait une brève réincursion en 2003 i l sont s revenus en 2008 jusqu'à présentement.、Euh, l'album dont j'ai retiré la pièce est en Dark World, porte le nom de Die Healing, qui est peur en 1995. Et il semblait-il, jusqu'à cette époque-là, s o n n a i t le glas de la formation Saint Vitus. qui,、euh, laissait e n paraître s e dernière, sa d e r n i è r album pour mettre un terme, en fait, pour fermer leur propre catacombe. Mais, comme plusieurs autres formations, e、euh, s t c e la p a t du gain? Est-ce simplement l a la, la passion qui、euh, qui refait surface?、Euh, ils sont revenus. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne formation aussi. Donc,、euh, nous allons nous attaquer à cette formation qui est Saint Vétus avec la pièce Dark World. Nous allons entendre par la suite des formations telles à la Stis, e、euh, Paramétium. Mais,、euh, pour l'instant, allons-y dans une formation un peu plus traditionnelle qui est Saint Vétus. Go. ジョブ、ジョブ、ジョブ。Il me semble que je suis dû pour me changer les idées.WOO!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 Pour De plus a m p l e s renseignement, s 819 244 97 79 ou par courriel à l'adresse ASHILOH à commercial hotmail.com. c e s a r e n e Dard et c e s a r i n e u â q u e 489 1 1 1 La formation Suisse Alastis et la pièce In Darkness, tirée de l'album The o t h e r s i d e qui est paru en 1998. Et aussi, Alastis fait, fait en fait partie d'une du, autre、euh, catégorie qui est le Dark Metal. Nous avions juste auparavant p a r a m e t i u m une approche très particulière pour cette formation australienne. Bon. N'étant pas en reste avec le Doom, semble-t-il. C'est un Song of the Ancient tiré de l'album Within the Ancient Forest de 1996. Une formation particulière, je l'ai dit, parce qu'ici, vocale beaucoup plus axée côté féminin.、Euh, l'album、euh, Within the Ancient Forest n'est vraiment pas comme ça en entier. Ici, c'est assez particulier, mais c'est très pesant. Euh, San v e t u s c'est la pièce de Dark World qu'on retrouve sur Die Healing de 1995. Évidemment, comme à chaque semaine, j'ai dû faire des choix. J'ai dû en éliminer énormément. J'ai dû éliminer des Mementomori. o ù on t r o u v e encore le fabuleux Messiah qu'on avait retrouvé un peu plus tôt avec Candlemas. Euh, les trucs、euh, tels Saturnus, Warhorse et ainsi de suite. Mais j'ai gardé quand même des canons importants, dont une formation du Québec.、Euh, mais dans quelques instants, on va écouter、euh, une formation qui existe toujours, qui est une formation des, fait partie des leaders de, cette, de ce mouvement, qui est le Doom. Et aussi, légèrement death metal.、Euh, la formation My Dying Bride. On va entendre la pièce Grace on a r i n g Qu'on retrouve sur God,、euh, Like Gods of the Sun, qui initialement est paru en 1996, mais qui est une bonne,、euh, bonne, je dirais, euh, une remix, si on veut, qui apparaît sur m i s t e r w o r k numéro 1, qui est paru en 2000, qui est une compilation.、Euh, on va entendre de、euh, m a s s une formation du Québec.、Euh, la pièce étant t h e Bacon Interception, qu'on retrouve sur Towards Darkness de 2004,、euh, et je vous garde le méga シンキン Deep e r in the o t s o c e a n formation québécoise de masse et une bonne portion de la pièce de Bacon Inter The Interception qu'on retrouve sur Towards Darkness, par en 2004 sur une étiquette qui n'existe plus, Great White North Record.、Euh, je dis une bonne portion parce que la balance,、euh, on revient avec un peu plus, à l'assaut un peu plus tard, mais bon, pour se permettre de passer ce qui était, selon moi, le, bah, je dirais le clou de la soirée, formation finlandaise, qui,、euh, juste auparavant d'ailleurs,、euh, pardon, nous avons entendu My Dying Bride pièce Grace on Hearing, qui est tiré de l'album Like Gods of the Sun.、Euh, donc, je reviens avec cette finalisation puisqu'il nous reste à peine le temps de prépasser les dernières pièces et de vous dire que la semaine prochaine, exceptionnellement, l'émission réanimation débutera à 20h en compagnie de s i n i s t r o Nous attaquons dernier chapitre de True Blood of Metal. Qui sera consacré au gothique, à l'industriel, à l'électrométal et les styles qui sont non pas laissés pour contre, mais bien、euh, peut-être un petit peu moins exploités.、Euh, donc, une émission spéciale de trois heures qui、euh, sera, j'en suis certain, vous captiver au plus haut point, sans, toute, sans aucune fausse modestie. <rire> voilà. Donc, euh, je conclue cette émission avec、euh, la formation finlandaise Shape of Despair. Une formation qui,、euh, donne dans un doom, funeral doom, qui est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire et qui a des pièces qui sont tellement pesantes qu'elles sont suffocantes et d'autres aussi en contrepartie qui sont beaucoup plus célestes. l e s pièce s t t e m d Sleeping Murder que vous avez déjà probablement entendu sur les ondes ici à réanimation. Pièce d'ouverture de, du dernier album qui est une compilation qui porte le titre tout simplement de Shape of Despair qui est paru en 2007 sur Spike Farm. Donc, Sleeping Murder, t e Shape of Despair et je vous dis à la semaine prochaine. Évidemment, n'oubliez pas tous et chacun d'aller vous faire foutre Kazai Satsu.、So. Go!